En 1976, l'OLP de Yasser Arafat intensifie ses actions au Liban, qu'elle va progressivement plonger dans le chaos. La ville chrétienne de Damour est envahie. Pendant plusieurs jours, les palestiniens vont massacrer, violer, désacraliser les églises et profaner les cimetières. Personne dans le monde ne réagira à la mort de 582 civils chrétiens, pas même l'église. depuis 28 ans, donc dans ce monastère dabu Ghosh, euh, 10 km de Jérusalem, euh, venu dans une communauté dont la vocation est d'être tournée vers le monde juif, euh, non seulement dirais, dans sa dimension historique, euh, c'est-à-dire par rapport aux racines de l'église, mais aussi dans sa dimension d'actualité, c'est-à-dire avec le peuple juif qui revit aujourd'hui sur la terre d'Israël, qui est sa terre, avec tous les problèmes que nous connaissons, Et en essayant justement d'être une présence de paix, d'accueil, de dialogue, et le fait d'être une présence chrétienne au milieu de ce village musulman qui se trouve dans l'état d'Israël, je pense que c'est assez symbolique. Mon père, euh, les chrétiens minoritaires Moyen-Orient sont menacés par l'intégrisme, par euh, le radicalisme islamiste entre autres. Si on parle de la région, je pense à Gaza, je pense au problème dans la région de Bethlehem, entre... Euh, Des, les musulmans et les chrétiens. Quelle est votre position par rapport à ces problèmes Écoutez, je crois que ce qui est dramatique, c'est à partir du moment où la religion ne devient plus un instrument de paix, mais un instrument d'exclusion. Et je pense que dans toutes les religions, on a justement ce danger, euh, je dirais, de radicalisme, et qui fait que par ce radicalisme, on s'exclut les uns les autres. Alors effectivement, nous nous trouvons dans la région avec une situation euh, difficile. Euh, D'autant plus difficile que nous pouvons dire que les chrétiens des territoires, je dirais, sont d'ethnie, de, c'est toujours très délicat de parler de ces termes-là, sont d'ethnie, sont de culture arabe. Et donc ont un côté, je dirais, proche au niveau de la culture, avec les musulmans qui ont cette même culture arabe. Mais en même temps, ils voient bien comment, euh, au niveau de leur liberté religieuse, même si ce n'est pas toujours euh, le fait des autorités ou... Euh, ou une politique voulue, nous disons au niveau de la vie quotidienne, il y a comme une espèce de forme de pression. Hein, et le, le, le départ des chrétiens est bien connu. J'insisterai quand même sur le fait que les chrétiens, le départ des chrétiens n'est pas récent, il ne date pas du milieu de ce siècle, mais il a commencé dès le début du XXe siècle. لأ ساحة تخدم الكنيسة. أعطوا الكنيسة ما تشاءون، أما لا تعطون وقف. تبعت؟ هذا وقف للمسلمين. والكنيسة محررة أراضي. سبعين دنم، سبعين دنم أراضي. نعم. ليس هناك، ليس هناك ااا آآ يعني آآ للمسلمين أراضي إلا تقطع أراضي. و انما هذه مدينه, مدينة فلسطينيه اسلاميه فلسطين إسلام. كلها اسلاميه نرى ان المسلمين و كانوا يعيشون في سلام الى الان كيف ترون مستقبل عربي اسرائيل في هذا المنطقه نحن في بطن الحوت كما كان يونس عليه السلام في بطن الحوت تعرف هذه القصه نعم Pour comprendre comment l'islam se comporte à l'égard des lieux saints non musulmans, il faut connaître la mentalité islamiste qui veut s'approprier tous les héros bibliques. Ils disent qu'Abraham était le premier musulman, que David était musulman et même que Jésus était un prophète et donc que tous ces héros mythiques, pour vous et moi, étaient musulmans. À partir de là, ils revendiquent tous les lieux importants pour ceux qui croient en la Bible. Jérusalem, le Mont du Temple, les musulmans doivent bien sûr se les accaparer puisqu'ils appartiennent avant tout au patrimoine religieux des juifs. Dans leur logique, ils sont la vraie, la seule religion, la religion supérieure, d'après les enseignements du Coran et de Mahomet. Début 2002, une lettre d'appel au secours est envoyée au Vatican par plusieurs familles chrétiennes de Béjallah. Elle restera sans réponse. Des frères de sang musulmans nous ont causé tant de mal que l'occupation israélienne semble un paradis en comparaison. Des jeunes musulmans de Betoua ont vidé les dépôts du gouverneur de Badjallah et ont volé des milliers de colis qui appartenaient aux chrétiens de Badjallah. Si on ajoute les cas d'assaut et de viol des filles chrétiennes, nous pouvons vous assurer que Béjala se videra de ses habitants chrétiens. Et depuis le coup de force du Hamas qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, la situation de la minorité chrétienne ne fait qu'empirer. Ils ont été nombreux à se rendre à Bethléem en Cisjordanie pour les fêtes de Noël, mais à l'heure de rentrer chez eux, ces chrétiens ont peur. Reportage, Uri Schneider. C'est dans l'église de Bethléem que Pauline Ayad vient chercher un peu de réconfort. Elle a fui Gaza, sa ville natale, et s'est réfugiée à Bethléem après le meurtre de son mari. Elle est sûre que ce crime est l'œuvre des islamistes. On le harcelait en permanence pour qu'il se convertisse à l'islam, mais Rami a toujours refusé fermement, et pour cela il a payé le prix fort. Gaza, 7 octobre 2007. Pauline accompagne une dernière fois son mari. On l'a trouvé dans une ruelle avec deux balles dans la tête et des coups de couteau. Rami Ayad possédait la seule librairie chrétienne de Gaza. Il était l'un des 3000 chrétiens parmi un million et demi de musulmans. Deux mois avant qu'il ne soit tué, un chèque lui a dit « Je veux que tu te convertisses à l'islam ». Rami lui a répondu « Je crois en Jésus-Christ ». Alors le chèque lui a dit qu'il trouverait bien un moyen. Aujourd'hui, les chrétiens de Gaza considèrent Rami Ayad comme un martyr. Le gouvernement islamiste du Hamas a ouvert une enquête et affirme qu'il respecte la liberté de culte. Selon le porte-parole du Hamas, ce meurtre n'aurait rien à voir avec la religion. Bien sûr, c'est à cause de sa religion qu'on l'a tué. La police n'a pas trouvé la moindre piste. Je ne lâcherai pas tant que le Hamas ne m'aura pas dit exactement ce qui s'est passé. À Jérusalem, Justus Weiner, avocat spécialiste des droits de l'homme, a suivi de très près l'affaire Rami Ayad. Cela fait dix ans qu'il enquête sur les violences faites aux chrétiens dans les territoires palestiniens. Cela va tellement loin qu'aujourd'hui, des familles chrétiennes font porter le foulard ou même parfois des burkas à leurs filles pour leur éviter de se faire attaquer ou cracher dessus en pleine rue. Uh, body Pauline va devoir retourner à Gaza et avec elle, des centaines d'autres chrétiens partis à Bethléem pour les fêtes de Noël ils y retournent la peur au ventre mais aucun d'eux n'a de permis de séjour pour la Cisjordanie Pauline est sur le point d'accoucher d'une petite fille elle l'appellera Samar Samar veut dire ciel car c'est là que se trouve son papa assassiné selon Pauline parce que sa religion n'était pas celle de ses voisins musulmans Il est évident que la peur séculaire que les chrétiens ont des, des musulmans, euh, ça croît. Et alors ça croît dans des proportions telles que ça ne peut pas se dire, puisqu'on est arrivé dans une situation où le, le langage est troublé. Dire la vérité devient à peu près impossible, il faut toujours trouver un angle d'attaque politique. C'est un phénomène et de, de tension extrême et aussi de médiatisation, qui toujours simplifie les choses. Ils ont peur de parler, car sinon les Arabes reviendront le lendemain et ils vous persécuteront. Ils feront je ne sais quoi à vos filles, ils brûleront votre voiture, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont les armes. Oui, c'est la terreur. On peut dire que la quantité palestinienne, depuis sa prise de conscience, sa coagulation progressive, etc., qui est une entité assez neuve. Euh, tant qu'elle a été proprement nationale, comme avait été pour les Français euh, l'Algérie il y a 50 ans, tout le monde était un peu au même rang. Maintenant que la dimension religieuse augmente, ça devient beaucoup plus absolu. Ce rapport de plus de 100 pages a été remis en mai 2002 à l'administration Bush par le gouvernement israélien. Un chapitre, préparé avec l'aide d'officiels chrétiens, y décrit la situation des chrétiens dans les territoires. De nombreux exemples sont donnés de raquettes et d'extorsions par des Palestiniens contre la population locale non musulmane. Il y est notamment décrit de quelle manière les Palestiniens menacent et volent les hommes d'affaires chrétiens. On y découvre que le viol des jeunes chrétiennes par des musulmans est fréquent et que les chrétiens sont progressivement expulsés et spoliés de leurs terres comme ce fut le cas pour l'église orthodoxe grecque de Bethléem, confisquée par Arafat pour en faire une de ses résidences. Mais le plus grave est le constat d'une justice palestinienne, sinon inexistante, du moins totalement corrompue, et à laquelle aucun chrétien ne saurait faire appel sans encourir des mesures punitives. Tout ça, tout ça, tous les terrains, on a pris, tout, on a volé. Voici le terrain que Georgette et Fouad, un couple de retraités chrétiens, se sont fait voler. Une parcelle de 6000 m2 située dans le quartier de Karkafa, au sud de Bethléem. Selon Georgette, ce sont un avocat et un fonctionnaire de l'autorité palestinienne qui sont tout simplement venus leur prendre. Je suis allée chez la police, et partout je suis allée, Et jusqu'à maintenant, on n'a fait rien. C'est des groupes de mafias qui se, se mettent d'accord de voler tout ce, ce qu'ils veulent, pour être riches. Il n'y a pas du gouvernement, il n'y a même pas les lois. Tant qu'il n'y a pas la loi, tout ça va être volé. Même les... Il y a les voitures qui se volent, il y a les maisons qui se volent, les terrains qui se volent, tout. Quelques jours plus tard, des soi-disant membres de la force 17, l'unité de sécurité de la présidence palestinienne, passent voir le couple. Il propose de récupérer le terrain contre une somme de 1000 dollars. Le couple accepte et paye. Au lieu de le restituer, il le garde, arrache les oliviers, mure la parcelle et la divise en l'eau. Fouad, 73 ans, décide de se rendre sur place. On leur a demandé de partir sans violence. Ils m'ont menacé et frappé. J'ai dû aller à l'hôpital. Désespérés, Georgette et Fouad écrivent à Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne promet d'ouvrir une enquête, mais rien ne se passe. A ce jour, officiellement, 165 terrains ont été volés aux chrétiens de Bethléem. Après la prise du pouvoir du Hamas, l'un de ses leaders a écrit un article dans le journal disant que les chrétiens devaient savoir que Gaza entrait dans une nouvelle ère, l'ère d'un gouvernement islamiste pur et dur. Les filles de Tarazi, Tara, 18 ans, et Laris, 15 ans, racontent qu'à l'université islamique de Gaza, on oblige les étudiantes chrétiennes à porter le voile. She said like I'm Christian why do I have to cover Ma soeur a demandé mais si je suis chrétienne pourquoi dois-je me voiler? Elle portait alors un pendentif en forme de croix. On lui a dit de cacher la croix mais elle a ignoré ce conseil. Ils n'aiment vraiment pas les chrétiens. Pour eux, la Palestine est un pays islamiste et les chrétiens n'ont rien à y faire. C'est pourquoi ils les tuent ou les convertissent à l'islam. So we calling all or return them to Timson. C'est le cas de Ramez Alamash, jeune homme chrétien, compagnon de classe des filles de Nabil, qui a surpris tout le monde en se convertissant à l'islam. On ne m'a pas kidnappé, je me suis converti à l'islam de mon propre gré. Je remercie mes parents de s'inquiéter pour moi. Les parents de Ramez, qui se sentent actuellement en deuil, ont appelé Nabil de Gaza pour lui demander conseil. Ils m'ont appelé, j'ai fait preuve de solidarité, non pas parce qu'il s'est converti à l'islam, mais parce qu'on a fait pression sur lui pour qu'il le fasse. Vous voyez, il a été soumis à des pressions.